Leçon 3. Le masculin et le féminin. Activité 4. A. Mon armoire anglaise. B. Son article thaïlandais. C. Nos élèves congolaises. D. Leurs habitudes marseillaises. E. Notre origine portugaise. F. Votre idée guyanaise. G. Vos ambiances finlandaises. H. Leurs histoires écossaises. I. Mon auteur polonais. J. Ton médecin irlandais. K. Notre aventure islandaise. L. Votre équipe néo-zélandaise. M. Son appareil japonais.